Okay. Okay. Okay. Okay. Attention, s'il vous, vous plaît Missionnaire, missionnaire Attention, s'il vous plaît, vous plaît. <rire> Légionnaire. Légionnaire. Vous plaît. <rire> Monsieur l'escargot s'endort Monsieur l'escargot s'endort Quand il fait très beau dehors Quand il fait très beau dehors Qui fait la pluie -y Petit escargot hey sort une corne d'abord Puis une autre corne -y Le Monsieur l'escargot s'endort ah Monsieur l'escargot s'endort Quand il fait très beau dans ah Quand il fait très beau dehors ah Mais, quand épasse, ah Mais quand un nuage passe Mais quand un nuage passe Un nuage qui fait en pluie Un nuage qui